Just one more time. Achi. Metro Games. Maintenant tu peux m'appeler le fléau 06 9 10 8e 9e 20e. Tu m'as reconnu Tu m'as peut-être vu sur une avenue. À ton Kaita. Achi. C'est la terre du milieu en principe sarabe, la dami, la sasem, ban lupes saras. J'ai retrouvé la délivrance comme princesse Sara, lueur dans les yeux quand tu sers la pince d'un prince arabe sur l'autoroute des millionnaires, tu ne fais que piler. Et quand tu piles, tu t'habitues à voir les autres pines et petits gens du dream, tu le restaurant avant le ciné. J'ai l'impression de me faire masser avec du verre piné. Eh, hey, il y a même plus le temps de jouer au con. Les médias sont en pleine forme, Un mot traverse me coûtera plus cher que taper dans une pub de borgne. J'ai les clés de plein de mondes, laisse-moi ouvrir d'autres portes, dit au guichets sniff moi faut parce que la petite dort sa gastro écoutez leur conneries m'en donne la gastro je correspondrai jamais au profil du feu de cosmo rien que pour la laisse bran je peux être une perche chez cosmo jou entouré de pouffons je vais comme au Je suis posé dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne fait S. J'ai pas passé le brevet toi tu me parles du BTS SOS. Personne dans le rétro RAS, dangereux comme Christophe Colon avec un GPS. Dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne fait S. J'ai pas passé le brevet toi tu me parles du BTS SOS. Personne dans le rétro RAS, dangereux comme Christophe Colon avec un GPS. Ce monde est foutu. J'ai l'impression que plus rien ne me tient à cœur de toute façon pour tout changer, va falloir sucer le sénateur, j'ai tout fait exprès, la balle était belle et bien cadrée, je me tue à faire des paraboles que personne pourra capter. Dis-moi qui ne se trompe pas. J'ai parlé à mon compa. J'ai l'impression de parler de droit chemin à un compa. Tu vas repartir bredouille, les petits, tu leur laisseront rien. Tu brûleras un temps soit peu, même si tu es un Targarien. Tu te caches t es en sous un vêtement, sois pas gêné, wesh, ouais, arrête, je t'ai vu en maillot de bain au commissaire, je pense que c'est pareil. Arrêtons nos fausses pudeurs. Il y que des voyeurs à t'attiser. Le meilleur d'entre nous referme la porte mais elle est vitrée. Dis-moi la vérité, pour moi tu as des sentiments Sale mytho, je sais que tu regardes en bas à droite quand tu manges Pourquoi tu louches Je suis venu reprendre ce qu'ils nous ont pris Je vais voler la Joconde et je te bute si tu louches Des propos rageants Je me retiens à dire ce que je pense Pour l'instant je j'des regarde manger Dans ta vaisselle d'or et d'argent Je suis posé dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne fait pas. J'ai pas passé le brevet toi tu me parles du PTS, SOS. Personne dans le rétro RAS, dangereux comme Christophe Colomb avec un GPS. Dans le fond, le genre de type qui est bon qu'on ne fait pas. J'ai pas passé le brevet toi tu me parles du PTS, SOS. Personne dans le rétro RAS, dangereux comme Christophe Colomb avec un GPS. C'était maître Games. Cette fois disque de diamant et toi